Bienvenue sur les podcasts de la communauté PS3, aujourd'hui avec Sirius, moi-même, de blog-ps3.net, avec euh, Hervé de Poussin de ps3news.fr et, euh, et nico 91010 du forum JFN, une communauté de gens en ligne sur PS3. Donc aujourd'hui pour débattre autour du jeu euh, de Saboteur, Le Saboteur euh, qui est sorti, euh, euh, je ne sais plus trop quand, fin 2009 il me semble. Euh, donc c'est un espèce de GTA-like On va dire C'est un, voilà, un GTA-like qui se passe en, Durant la seconde guerre mondiale euh, En France, en partie à Paris Et que euh, Moi personnellement j'ai assez apprécié euh, Je vais laisser la parole à Hervé Pour nous dire euh, ce qu'il pense de ce jeu Qu'en pense qu'il est de ce jeu J'ai été agréablement surpris Je suis pas fan du tout de, de GTA-like Mais euh, La particularité de ce jeu Ce qui m'a surtout euh, beaucoup apprécié dans ce jeu, en fait, c'est le fait que ça se passe dans Paris, dans le Vieux-Paris, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, géographiquement, la ville de Paris, elle n'est pas euh, à 100% exacte, mais c'est assez plaisant. Le, la, une autre particularité, en fait, c'est que le but, c'est de libérer la ville de Paris et ses alentours. Dans les alentours, il y a le Havre, euh, il y a Dunkerque, euh, enfin, il y a, il y a un peu, ça va un peu plus loin et euh, la particularité en fait c'est que quand la, la ville est occupée par les allemands la ville, tout le jeu se passe en noir et blanc et au fur et à mesure en fait, qu'on arrive à, à débloquer les niveaux et qu'on arrive à avancer dans l'histoire en fait, et qu'on arrive donc à libérer des zones la ville en fait s'illumine et devient en couleur et ça je trouve ça très sympa euh, c'est un jeu en fait où il y a énormément de choses à faire il y a l'histoire principale mais il y a plein de, plein de missions annexes il y en a à peu près 1000 si mes souvenirs sont bons, elles sont pas du tout obligatoires c'est euh, du genre détruire des tours, détruire des bunkers ou des choses comme ça en fait mais euh, ça fait que le jeu est peut-être très très long enfin pour les, les adorateurs de trophées n'est-ce pas s'ils veulent le platiner il est très très long euh, mais c'est un jeu qui est plaisant alors est, graphiquement c'est pas le jeu le plus beau qui vient de sortir en, dans l'année 2009 et 2010 ça c'est sûr, faut pas faut se pas focaliser là dessus Par contre l'histoire est sympa, moi j'ai bien aimé. Euh, le gameplay, mis à part côté voiture, parce qu'il y a des moments où on peut piloter des voitures. Euh, le gameplay des voitures n'est pas terrible, mais autrement le gameplay est as assez facile à prendre en main. Et euh, non, j'ai beaucoup aimé. Ok. Nico, t'en en penses quoi de ce jeu bah, Moi j'ai pas été déçu dans le sens où je l'attendais pas du tout. Mais euh, je ne l'ai pas apprécié du tout. Je me suis euh, plutôt embêté dans ce jeu-là. Euh, donc moi la seule chose que j'ai bien aimé c'est le fait justement que ça se passe à Paris, qu'on que retrouve pas mal de, de monuments de Paris comme la tour Eiffel, euh, l'Arc de Triomphe, euh, euh, beaucoup de choses comme ça et euh, c'est vrai que bon, c'est plutôt bien fait. Euh, quand la ville en noir et blanc, ça, ça donne un, un certain cachet euh, inhabituel et euh, c'est très sympa. Euh, moi ce que j'ai pas apprécié justement c'est toutes ces quêtes annexes qui se ressemblent énormément qui apporte rien au jeu finalement et euh, c'est euh, tout le temps à peu près les mêmes quêtes an an annexes c'est-à-dire euh, faire exploser euh, euh, un, une tour ou un truc comme ça et finalement bah on se perd un peu dans, dans ce système c'est pas enfin j'ai pas trouvé ça terrible et euh, moi je pense que ça gâche plus qu'autre chose voilà niveau campagne en fait j'ai pas beaucoup avancé parce que euh, j'ai pas pas trouvé j'ai pas vraiment j'ai pas du tout accroché Donc euh, voilà, moi, là, cela, le seul aspect du jeu, c'est l'environnement, c'est le fait qu'on soit à Paris, voilà, c'est la seule chose que j'aime dans le jeu. Ok. Et toi, Série Bah, moi, je l'ai bien apprécié comme toi, Hervé. Euh, bon, je sais pas, euh, bon j'entends bien tes arguments, Nico, mais c'est vrai que c'est un peu comme tous les à Like, ou des fois les GTA Like. Bah, enfin, pour moi, les GTA Like, en fait, c'est s'accroche ou pas en fonction de l'environnement. Moi je sais par exemple euh, bah, justement j'ai beaucoup apprécié ce jeu-là parce que ça se passe en France, et ce qui n'est pas, pas courant pour un jeu. Euh, et euh, durant la seconde guerre mondiale, c'est quelque chose qui.. qui qu c'est plus proche de nous que, euh, que euh, Liberty City dans GTA ou, ou, ou Mafia ou Le Parrain ou qui sont des choses qui sont. Moi j'accroche déjà moins l'univers. Et là c'est vrai que j'ai beaucoup accroché l'univers donc après bon c'est un GTA Light, donc en fait on peut trouver l'intérêt du jeu plus ou moins intéressant en fonction de justement de, de son niveau d'implication qu'on a dans, dans l'atmosphère du jeu bon, moi j'ai ai beaucoup aimé euh, euh, donc par rapport à son environnement par rapport graphiquement j'ai trouvé super sympa euh, la bande son est très très bonne euh, euh, elle nous plonge vraiment bien dans, dans les années 50 euh, je sais qu'il y a une chanson ou deux que j'avais constamment dans la tête et j'arrêtais pas de les mettre euh, et euh, il a une durée de vie sympa. Euh, je sais plus en combien d'heures je l'ai fini, mais euh, ça m'avait pas trop choqué. Euh, la fin, bon, la fin est un peu courte. Elle annonce un petit peu aussi un, un nouvel, un, une, elle annonce une suite en fait, clairement. Et euh, euh, donc voilà, donc moi j'ai beaucoup apprécié et euh, c'est un jeu que j'ai, j'attendais pas forcément beaucoup non plus et j'ai eu la bonne surprise de le découvrir et ça m'a embêté de le terminer euh, bah, somme toute euh, assez rapidement et c'est la signe que c'est un, un, un jeu que tu, quand, tu, quand tu trouves qu'un jeu se termine trop rapidement c'est souvent des fois un signe que le jeu est, est bon, que, que tu l'as apprécié voilà donc pour moi euh, c'est un jeu que je recommande, euh, que je recommande vivement Bah là en tout cas là où on est d'accord sur tous les euh, tous les trois c'est euh, niveau graphisme niveau ambiance euh, euh, niveau univers c'est excellent c'est clair qu'il n'y a rien à dire sur sur ce point là Alors moi j'ai dit graphiquement je le trouvais moyen mais bon bah, graphiquement c'est pas le top c'est pas c'est pas non plus un super euh, voilà mais, mais il est quand même très bien fait les monuments de Paris sont très bien faits enfin euh, c'est surtout l'ambiance quoi qui, qui, qui est super ouais, ouais c'est toute l'ambiance qui dégage en fait Il dégage une ambiance qui est particulière et puis comme le disait Cyril, en fait, un jeu qui se passe en France et notamment à Paris, ça, ça se voit pas quoi. En fait, moi, c'est le seul point que j'ai aimé quoi. Je trouve que le reste est pas. ça enfin, manque d'action. C'est, un peu plat. Enfin, j trop... ouais. ouais, mais c'est un peu comme dans tous les GTA. Enfin, je veux dire, tu prends un GTA. Enfin, c'est le principe du jeu quoi. Tu, t'as, as, as, as une mission. Tu vas, tu vas du point A au point B. Tu fais la mission. Euh, t'as un nouveau contact. Tu rentres une nouvelle mission. Euh... Euh, c'est des fois c'est malheureusement un peu des fois le, le principe des GTA Live quoi donc euh, que... les, les annexes t'es pas obligé de les faire non plus quoi. non, non, non t'es un petit peu obligé de, de les faire dans le sens où bah, il faut que tu gagnes de l'argent pour euh, débloquer des armes et tout ça quoi. ouais mais sur les 1000 quêtes annexes pour gagner de l'argent si en fais une centaine c'est euh, ouais. propre maximum qu'il faut faire c'est sûr à la guerre si tu, si tu veux le platiner bon moi j'ai pas, pas pour habitude de platiner les jeux Mais si tu veux décrocher le platine, c'est vrai qu'il bon, euh, faut peut-être passer un peu de temps dessus. Euh, parce que les quatre annexes de tête, il y avait euh, 300, euh, il y a 300 ou 400 euh, cibles allemandes qu'il faut faire exp exploser ou euh, à l'explosif justement. Euh. Parce qu'en fait, le, le principe du jeu, c'est quand même de, de, de, de saboter entre guillemets, les, les installations allemandes et de délivrer euh, au fur et à mesure les, les, quart les quartiers de Paris. Donc euh, c'est vrai que si tu passes, euh, si tu veux vraiment platiner et que tu veux Euh, il, faut, il faut décrocher toutes les quêtes annexes c'est que là ça peut commencer à faire long mais les quêtes, les quêtes annexes t'as trois zones de Paris il rien dans les zones de Paris tu as entre 200 et 400 missions quêtes annexes ouais. par zone ouais. et après t'as ouais. après as Le Havre enfin au mémoire ce, il y avait pas à peu près 1000 quêtes annexes si c'est possible, possible, de... possible ouais. moi, de ce que j'ai lu en fait sur internet c'est que si tu veux platiner le... ce jeu il faut à peu près une centaine d'heures de jeu ah oui C'est pas pour moi ça. <rire> Donc, okay. ça veut dire euh, en gros une trentaine de jeux d'heures pour le, pour, pour le jeu normal et après derrière tu fais 60 euh, heures de jeu où tu t'emmerdes à faire les quêtes annexes Non non le, le jeu en lui-même il doit durer euh, 8, 8 ou 10 heures je pense, ou pas plus. Ah ouais. Ouais, ok. Mais les quêtes annexes après sont super longues parce qu'il faut que tu les détruises, mais après il faut que tu ailles aille recharger des munitions pour détruire les quêtes. Enfin... C'est un glissieux après. Mm -hmm. tes munitions elles sont pas illimitées il faut que les chercher et les acheter bon. mais t'as un système d'armes d'évolution des armes aussi qui, qui, est, qui est pas mal fait moi je trouve au, niveau de, de, au fur et à mesure que t'avances dans le jeu tes armes se développent en fait à, tu peux avoir des armes beaucoup plus puissantes et beaucoup plus diverses euh, ouais, j'ai vu que tu peux avoir des, des armes bien puissantes mais qui faisaient, qui faisaient du, pas mal de bruit Enfin, euh, ça, de ce côté là c'est pas, pas mal fait aussi, ouais, il la différence a... des armes euh, est très bien faite Ouais, puis il a des côtés sympas, style euh, le marché noir, donc justement, tu peux récupérer des armes au fur et à mesure. Donc, tu, plus tu débloques des missions, plus tu remplis l'objectif, plus tu amasses de l'argent. Plus tu amasses de l'argent, plus, plus tu peux acheter de nouvelles armes des, des accessoires. Et tu as aussi un côté un petit peu Assassin's Creed, justement, parce que le, le, le, le, le personnage, il a la possibilité de, de grimper sur tous les meubles de Paris, sur tous les, les toits de Paris, pardon Euh, donc ça, ça c'est un côté sympa où euh, tu peux euh, bah, tu peux monter sur tous les toits, tous les immeubles euh, euh, donc c'est vraiment sympa à ce niveau là. T'as euh... un côté infiltration aussi, où tu dois te déguiser avec les uniformes allemands et euh, tu es en, en toute discrétion. Oui, tout fait. Parce que t'as ce côté là en plus, as un autre côté aussi avec les véhicules où tu peux débloquer des véhicules beaucoup plus rapides, c'est des voitures de course de l'époque. Et moi personnellement j'ai adoré ce côté-là aussi. Ouais. Aussi, ouais C'est vrai que, le... Bon, vrai que le, côté, comme tu disais, le côté conduite de véhicule C'est pas, pas oui, forcément Il ouais. enfin, y a deux types de conduite de véhicule Il y a, y a le véhicule dans... dans la ville Où tu te déplaces d'un point A à un point B Pour euh, réaliser un objectif Et là effectivement comme dans... comme dans tous les GTA Tu peux choper entre n'importe quel véhicule qui tombe sous la main euh, Et as aussi euh, comme, euh, comme le héros C'est un... un pilote de course Il euh... y a aussi Quelques courses dans le jeu et là, il faut faire des, des courses de voiture, euh, des courses. Et là, c'est vrai que pour le, le gameplay, est pas terrible, terrible. Le maniement de la voiture de course euh, sur circuit, c'est pas, pas génial. Maintenant, euh, c'est pas, pas une simulation automobile. Donc, euh, c'est pas ce qu'on lui demande non ouais. voilà Voilà. Écoutez, sur ce, euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, le site des podcasts qui est donc euh, playstation3.mypodcast.com et à bientôt pour euh, un nouveau podcast. Salut Salut Salut